Cette terre qui m'obsède jour et nuit Cette terre n'est pas née aujourd'hui Il de si loin que je viens D'un n'importe son mille musiciens À jour cette terre Sans foi je vole d'eau beaucoup Mais il m'a parle toujours avant moi Et voix ma voix Padam, padam, padam Il arrive encore derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, ma padam, padam C'est qui me monte de doigt, Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur C'est un qui s'est tout par Il Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour Il n'y a pas de raison pour tu ne pleuras pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi, je rebois ce qui reste, mais font battre ton beau, je bois sans battre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Madame mapadamadam, t'es toujours cournaché au rabais, padam ma padama padam, début padam, tu envoies la part un paquet, et tout ça pour tomber juste coin de la rue, sur l'air que reconnu. côté la chahu qu'il'a fait comme si tout défi pour oh, garder le chagrin pour apparaît j'en ai tout dans seul lespêche sur cette terre qui bat qui bat comment que d'